Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Nous profitons de l'été pour revoir ensemble les meilleures sorties de la saison. Dans quelques heures, l'ambassadeur chinois Han compte révéler l'identité du maître du plus puissant syndicat criminel du monde, les Triades chinoises. l i e s t chargé de le protéger. Lorsque Carter, relégué depuis q u e l q u e temps à la circulation, apprend que l'ambassadeur vient de se faire tirer dessus, Il se précipite sur les lieux pour intervenir. Mais il ne parvient qu'à gêner Lee et à permettre à l'assassin de s'enfuir. C'est la guerre. Ici, dans ma propre ville, une douzaine de nos agents des services secrets ont déjà été assassinés. C'est la plus grande organisation criminelle au monde. Voulez-vous coucher avec moi ce soir Excusez-moi, messieurs. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que d e u flics comme vous viennent faire ici On est là en touriste Bienvenue à Paris. Suivez-moi à l'étage, je vais vous donner ce que vous voulez. Ça y est, mon pote va devenir un homme. La capitale de l'amour. Nous pensons qu'elle sait tout de cette organisation secrète. Il faut qu'elle se détende. On devrait peut-être lui mettre un porno. Li Ça coûte que 9,95 T'es devenu un monde de brutes. Rush Hour 3. Brett Ratner réunit Jackie Chan et Chris Tucker pour notre plus grand plaisir dans ce DVD métropolitan.